La majorité d'entre vous avait désigné une autre équipe pour diriger notre commune, et bien sûr, je respecte ce choix. Je remercie l'ensemble des électeurs qui ont voté pour nous. Je remercie mes comestiers, ceux qui m'ont renouvelé leur confiance, et les nouveaux qui ont partagé et défendu notre projet, en menant une campagne saine et digne. Je remercie également l'ensemble du personnel des services municipaux, dans tous leurs services, pour le travail de qualité qui a prévalu durant ce dernier mandat, et les invite à poursuivre leur mission dans le même état d'esprit. Enfin, je souhaite Andai d'être de rester cette ville où il fait bon vivre, une ville harmonieuse et sereine, une ville rassemblée, résolument tournée vers l'avenir, et qui veillera à ce que personne ne reste sur le bord du chemin. Ensemble, nous y parviendrons. Merci à tous, milliers chers de Nelly, grâce à tous, grâce